Je proclame bien haut ceci. Réanimation est de loin la meilleure émission métal de tous les temps, ayant occupé les ondes de Sifu 89.1 FM les mardis entre 19h et 22h. <rire> Tenez-vous le bien pour dit, ceci est incontestable. Il est tellement simple d'éliminer la concurrence lorsqu'elle est inexistante. <rire> Voici réanimation, et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout lorsque vous vous rendrez compte que le diplôme accroché au mur comporte l'inscription suivante Certifié Valvoline. <rire> Priez pour ne pas y survivre en foi, c a s e fear is our fucking business. We are undead, Incorporated, cause Pandragon fucking said so. Go, go, go. Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation. En ce 5 juin de l'heure de disgrâce 2012, I am Dr. Payne, Pandragon. Et le singe de service, c'est. lui. C'est Listro C'est moi. C'est Eh bien, ma foi, vous aviez un bloc、euh, quand même avec un petit peu d'allure. <rire> ha ha ha! T'as pas vu le reste, toi? Oui, j'ai vu le reste. OK, c'est moi, moi qui n'ai pas vu le reste. Oui, je l'ai vu, mais je ne me rappelais plus. Oh, c'est toi qui n'as pas d'allure. Bon. Comment vas-tu? C'est pas pire. C'est pas pire? D'accord. Et puis,、euh, à part ça? À part chez nous, ça va bien. OK. Comment vont les électeurs de ton côté? Les électeurs, pour moi, ils ne savent pas trop se brancher, c'est e m p s C'est clair. C'est clair. <rire> Eh bien, à l'instant, on vient d'entendre la formation montréalaise Vivod. Ben, Montréalaise d'adoption. j e a n p i e r r e ouais. Ben, c'est Montréalaise d'adoption. Vivod est la pièce Slaughter in a Grave que l'on retrouve sur RAR, qui est parue en 1986 sur Noise. C'était le deuxième album studio à paraître de cette formation, et c'est étrangement aussi mon album préféré. Mais à tous les fois que je l'écoute, je me redis la même chose. Le rough mix sonnait mieux. Le rough mix sonnait mieux que le mix final, et dans cet album-là, malheureusement, où j'adore les pièces, je pense qu'il y a à peu près, près juste la base qui sonne vraiment bien.、Là. Le reste est très sec. i l n'y a pas vraiment d'ampleur, mais. C'est un très bon album. Il n'y a pas de profondeur, effectivement. C'est le bon terme. Juste auparavant, nous avions Motorhead, une version live de ma pièce préférée, Bomber, tirée du très bon album Live No Sleep t i l Hammersmith de 1981 sur Bronze Record. Un des rares albums live que je trouve vraiment excellent. En fait, on sentait que c é t i t n repiquage de différentes pièces. À... Je dirais d'interprétation dans différentes salles.、Là. Mais c e s t u je ne suis pas sûr. c'est live que... à Tamers, m a i e t p Non, non, je, ben, ouais, mais je me suis déjà posé la question si ça avait été plus qu'une, sur deux fois. Non. En fait, c'est pas l'ensemble du show. C'est ça. C'est pas l'ensemble du show, du spectacle. C'est les gros hits, là, du,、euh, du spectacle en tant que tel, parce que tu le vois, à un moment donné, il、euh, y a des petits,、euh, des petites juxtapositions qui f i t n t pas tout le temps, tout le temps,、là. Mais bon. Nous a o n s c e t a l Tendencies, une pièce de 88, soit Trip of the Brains, que l'on retrouve sur How Will I Love Tomorrow, Tomorrow When I c a n Evil Smile Today, paru sur Virgin Records. Un des bons, des bons albums de s o c i e t e n d e n c i e s qui, euh, qui euh, paraissait euh, immédiatement après、euh, Join the Army, qui se voulait, lui, être une espèce de, de saut vers la section un peu ben, plus métal、ça. par rapport à ce qu'il faisait qui était beaucoup plus punk, hardcore auparavant. Et ici, avec,、euh, on Will I Love Tomorrow? Eh bien, c'était carrément rendu métal.、Euh, nous avions Resort, et les pièces Evil Invaders que l'on retrouve sur l'album Éponyme paru en 85 sur Viper Record. Excellente pièce, très bon album aussi. Et nous avions ouvert avec Exodus Fabulous Disaster, pièce éponyme également. Ne dois-je dire que c'était de l'album Fabulous Disaster pour toi, probablement, oui. Non, non. Là, tu t'avais compris tu t l u s longtemps, c'était u o i n o i compris plus le, temps, com quoi, le、ouais? principe.、Là. Ah, OK. Ça a, a pris du temps, là, mais. Tu t s pris des petites notes, a u Ben、ça. oui, j'ai les mains toutes b e u r r é e s Ben、ça. oui. Avec un crayon dont l'encre coule.、Cool. Oui. Euh, <coughs> Fabulous Disaster q u i p a r t en 1988 sur Century Media. Ce soir, on a une émission qui.、Euh, Encore a... chargée. C'est <coughs> toujours le cas. Mais qui a encore certaines bonnes présentations, n'est-ce pas? Oh, d'excellentes présentations ce soir, autant de ton côté que de mon côté. Je pense que oui. Je pense、fait、que, que oui. monsieur. Oui.、Donc. Et on va commencer tout de suite avec une bombe en avant-première、euh, d'un album qui sort vendredi、euh, le 8 juin. Eh bien, c'est la formation suédoise Candlemas qui nous arrive avec un nouvel album qui s'appelle Psalms for the Dead. Du temps des fêtes.、Et、du temps des fêtes, mais. Telle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai mis les pieds ici dans le studio. e t q u e t u v e m a n n on sait qu'ils ont mis le chanteur dehors. Effectivement, le 2 juin ju dernier, de cette année, là, on s'entend,、euh, sur le site officiel, dans les news, on stipulait que Robert Lowe n'était plus le chanteur de Candlemas, qu'il était remplacé par、euh, Matt Levine, qui est mieux connu pour ses collaborations, entre autres avec Terry Ann et Hinkwee Maltstein. <rire> Ça, ça ne me rassure pas du tout. d e Ryan non plus, ça ne m'inspire pas confiance, pas en tout c a Ouais. Ça. Fait que, mais bon. Je ne sais pas. Ben, il peut aussi bien faire la job, <rire> comme il faut. Ouais. Ils sont un petit peu instables au niveau du chanteur. Oui, effectivement. C'est malheureux parce que quand on s'adapte à un. On dirait que les c r a p Les deux derniers chanteurs avaient quand même sensiblement le même,、euh, le même range vocal.、Oui. Ça se ressemblait pas mal. Mais je pense que l o w faisait un e bel l e job. Ben Oui, moi, coup, sur,、euh, oui. sur le dernier album, c'est、euh, très, très bien.、Oui. Sur le nouveau, Psalm for the Dead, d o u p je n'ai pas noté de. de... Ça fait un e bel l e job aussi. Oui, oui effectivement. Ben, on, on va entendre les trois premières pièces de l'album、euh, qui est excellent.、Euh, moi, il va se mériter un 9 sur 10、euh, très facilement. Alors, on va entendre les pièces Prophet, The Sound of Dying Demons et Dancing in the Temple of the Mad Queen Bee. Et ce, consécutivement. Consécutivement, et ça sera suivi avec une pièce de Behold the Monolith. Alors, on y va tout de suite avec Candlemas, s tiré du nouvel album, Psalm For the Dead. v o i c i Prophet. コーン、s o No e d r t o o r o c e f e d t e t e i e d Devil s p r a s e n t e r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 L'écouter. C'est fou, 89 ans. Oui, vous êtes assez fou, mais vous êtes aussi à réanimation.、Et、vous êtes complètement fou et arriéré de nous écouter, mais ça, c'est pas une autre histoire. C'est une histoire très longue et très complexe. Ça vaut pas la peine de la compter là, on n'a pas le temps. Et effectivement, ça résume bien la situation. On n'a pas le temps. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? on vient d'entendre la formation américaine Behold Monolith avec la pièce Alve King qui est tirée de l'excellent album Defender Ready Miss de 2012. C'est sorti sur étiquette indépendante. D'accord. Et tout juste avant, nous avons eu un aperçu du nouvel album de Kendall Mask qui pour titre Psalm for the Dead. On a entendu les trois premières pièces de l'album, soit. 「Dancing in a Temple of the Mad Queen Bee, The Sound of Dying Demons」et「Prophet」oui, <c'> euh。s c'est <bon. S 1>、euh, album était ben, il peut-être précédent Magic Dove encore très、bon. ouais. La barre était haute, effectivement, mais je trouve qu'ils ont quand même. Non, mais bien... la barre, ils ont réussi à monter à bord.、Là. Ils ne l'ont peut-être pas dépassé. Ils ont relevé le défi. Bien, Moi, c'est sûr que je donne un 9 sur 10,、là. très, très facile. Moi, je ne donnerais pas un 9 sur 10 parce qu'il y a toujours le petit côté un peu,、euh, comme j'explique dans, dans la revue que j'ai faite. Le côté métal. Oui, c'est ça. Bien, Moi, c'est mais... le côté métal de même que j'aime. Oui, Tout n'a pas de goût. Là. Oui, c'est pas grave.、Oui, c'est la de... même émission que moi. C'est vrai grave.、Oh. Ça devrait c o û t juste du dette. Ben, exclut... Je m'en viens, viens Papy, s、ouais, pareil. Tranquillement, pas vite, c'est vrai. Que tu, tu Avec、immédiat. ma prochaine présentation,、euh, je vais me rattraper、euh, fort bien. Oui, c'est vrai, t as donné une belle cote à ça d'ailleurs.、Mm -hmm. Écoute, Sinistro, je suis désolé, vraiment désolé, parce que je vais matraquer quelque chose que tu as écouté toi aussi le week-end dernier, mais j'aimerais avoir en premier lieu ton opinion sur le, le film. Underworld Awakening.、Ben、moi, personnellement, c'est sûr que ce n'est pas le meilleur de la, de la quadrilogie. Oui. Parce qu'il y en a quatre.、Euh, c'est sûr et certain que Solène a séramoli l pas mal au fil des épisodes.、Euh, J'aurais mis un peu plus d'emphase sur sa fille. Oh, je s t d o u i l e punch, moi, là. Ben non, c'est pas grave. Okay, bon, il n'y a je... pas de punch dans ce film. Non, non, c'est vrai que ça ne p u n c h pas tellement.、Euh, J'aurais mis plus d'emphase sur son, le, le côté Soi-disant, un peu plus destroy la petite fille, parce que oui, elle risque d'être destroy dans les prochains épisodes. Oui,、euh, parce que malheureusement, il va y en avoir ben, d a u t r e s Ça laisse s regarder, ça laisse entrevoir énormément qu'il va y en avoir un cinquième, c'est sûr.、Euh, moi, j'ai trouvé ça correct. C'est pas le meilleur de la, de, de la série, parce que le meilleur de la série, ça reste le, le premier, bien évidemment. Selon、là. moi, oui. Mais、euh, moi, je trouve que l'histoire, ça se tient quand même. une bonne suite. Des fois, c'est sûr que c'est tiré par les cheveux parce q u e d o n film t i r é par le s cheveux. Ben oui, jeux, au départ, partants, ça se v o u t comme ça. Moi,、ouais. j'ai trouvé ça correct. OK. Correct. Moi, mettons o i m que je donnerais peut-être bien un 6,5, 7 sur 10, là,、euh, en qualité cinéma. D'accord. Donc, euh, écoute, euh, on se reporte.、Euh, le premier volet d'Underworld, c'était en 2003. Il faut, faut savoir que pour ceux qui ne connaissent pas la série, puis que ce n'est pas. C'est sûr qu'il fait surprise. Il de est une... parti. Oui, oui. C'est la belle p i t o u n e à bien la texte, toute. C'est correct, on l'a vu. Oui, c'est ça. Bon, Kate b e s i n g a l Bickinsale, par pardon, qui joue le rôle de Solène, c'est、euh, une belle actrice.、Là. Mais,、euh, <rire> selon moi, moi, je l'avais préférée quand elle a joué dans、euh, Van Helsing. Je la trouvais plus. Plus actrice en tant que telle, si on veut. Dans ça, j'ai toujours trouvé que t'es un petit peu boboche, mais bon. Mais Pour moi, une actrice, Noumi Rapace, elle l'a c o t é e pis elle l'a dépassée pour i du charisme. T'as l'air d'être pas mal amnibulée par Noumi Rapace. Elle m'a fait triper dans le milieu, mettons. T'as le droit et c'est correct. Mais moi, Underworld, le premier en 2003, je trouvais que c'était correct. Une guerre entre l i c a n t h r o p e et vampire, c'était pas nouveau. C'est stéréotypé, mais c'était comme intéressant. Le deuxième, j'ai trouvé que ça commençait à descendre. Le troisième, il s'enfonçait. Et selon moi, <rire> Awakening, ils se sont complètement enterrés, là. Tu sais, c'est buried your home grave, Buried yourself in your home grave. Mais j'ai trouvé le film d'une inutilité absolue. J'ai trouvé ça tellement plate <rire> que je l'ai écouté simplement pour être capable, en bout de ligne, de, de le planter, de, de le planter <rire> ce soir. <rire> J'ai trouvé que c'était nul. Kate b e c k i n Sale, je la trouve nulle à chier dans cet euro-là. Je les trouve tous nuls de A à Z. Je trouve que l'histoire est usée à la corde. C'est nul. C'est nul. C'est nul, voyez. C'est complètement <rire> nul. J'ai trouvé que l'histoire était tellement usée à la corde qu'on voit vraiment l'envers le, le, le, le, du tissu. C'est. Non, honnêtement, là. Je me forcerais, Sinistrose, honnêtement, pour lui donner un 2 sur 10. Je me forcerais simplement parce que je trouve, quand même, à quelque part, un peu cool les effets de Loup Guerreau. Ça nous fait une moyenne de 5, à u 0 ans. Et puis encore, je regrette de la faire monter à ce point-là. Donc, personnellement, je ne recommande pas ce film-là, Underworld Awakening, mais pas du tout. Je vous recommande, à la place, de e regarder rien. D'écouter le son du silence. Canal Météo. Météo-média.、Ouais. Ceci étant dit, ça m'a fait vraiment de bien de pouvoir.、Euh, non pas te contredire, mais、ah、de pouvoir non, non, dire non. que ce film-là, je l'avais pas aimé, puis je l'ai trouvé vraiment tout le long. J'étais là, hey, qu'est-ce que c'est ça? C'était un、sais. peu comme quand、euh, Destination Ultime 5 est sorti. Moi, j'ai trouvé ça tellement nul puis pourri. t o i t as aimé ça. o u i j'ai trouvé ça cool. Je trouve ça cool. Ce qui、cool, ouais. bon, est, est, est bien dans tout ça, c'est que, justement, il y en a pour tous les g e n s Non, c'est ça. Fait que ce qui te plaira pas va me plaire, ou peut-être, et vice-versa. Donc, il y aura toujours des amateurs de cinéma pour ce qui est présenté, comme pour la musique. Mais ça, c'était vraiment à chier, là! <rire> OK.、Euh, mille pardons. Mais c'était pas aussi pire que le nouveau créateur, par exemple.、Euh, non, je suis d'accord avec toi, par exemple. C'est vrai que le nouveau créateur, honnêtement, là, écoute, on décide même pas de le présenter.、Là. Non. Je ne lui trouve aucun intérêt. Il s'en va sur la même tablette que celui de Megadeth.、Euh, oui, en ce qui me concerne,、mm. oui.、Ouais, ouais, ouais. Pour décider de ne pas présenter un album, il faut vraiment que ça nous déplaise.、Mm. Puis on s'entend q que u à quelque part, ça fait un petit peu partie de notre mission aussi, promouvoir les nouveautés, ces choses-là.、Ouais, mais ça, mais quand on fait abstraction. On peut pas s e r p a r d e u x On va le faire et ce, euh, très, euh, avec. Euh, Plus grand plaisir. Voilà. Par contre, le prochain album que moi je vous propose dans quelques instants, c'est un album que j'ai découvert il y a très peu, parce qu'il sortait aujourd'hui officiellement. Et c'est le al dernier album d'une formation américaine que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fear Factory. Dernier album qui s'intitule The Industrialist, qui est paru sur Candlelight. Et je devrais, ben, en fait,、euh Peut-être un petit peu corriger ma chronique parce que j a v a i s pas eu ce détail-là. Premièrement, c'est que je savais que Byron s t r o u d、euh, le bassiste qui était avec eux depuis peut-être la dernière année et demie, deux ans maximum,、euh, était parti.、Euh, il est parti pour je ne sais plus quelle espèce.、Euh, je l'ai-tu marqué, moi? Je sais pas. Bref, il était remplacé par、euh, Mike DeVaris, qui est entre autres de Camera o de Six Feet Under. Ok, je suis c o r r e c t Moi, ça ne me dérange pas. Mais ce qui m'a encore plus dérangé, c'est tout à l'heure de découvrir en ouvrant le, ce qu'il a p p e l l e un DigiBook, là, que c'est Fear Factory. C'est inscrit comme ceci o m m Fear Factory are essentially Burton Seabell Dry Long Vocal Martyr. Dino c a z a r e s Rhythm of Mechanical Death. Point. Y de point. Il n'y a aucun autre musicien. Non. Il y a un musicien. En fait,、euh, on s'entend que Matt DeVries aurait probablement collaboré à l'album en tant que bassiste, mais、euh, il est plus de probable que ce soit un musicien de studio. Donc, mon impression très mécanique quand j'ai écouté cet album,、euh, ouais. aujourd'hui, je pense que. Je trouve, d u s m o i comment Gene o d g l o n est capable de faire ça. Ben, c'est pas Gene o d g l o n c'est un drum machine. C'est un drum machine et moi, c'est frais fait là, que Gene o d g l o n n'est plus là. là.、Oh, c'est vraiment pas frais temps, fait. Là. Là. Ça fait vraiment pas longtemps.、Là. Parce que j'écoutais l'album, je me disais, c'est incroyable, il est en feu. Je dois le faire pour moi. Moi, je trouvais ça, c'est, é t a i t sec, c'est vraiment. C'est pas de bon sens, là. Ce gars-là, il est rendu complètement, là, dément sur le t e m il y a un、là. avantage, le drum machine, il sonne en petit papier, l Ah oui, ça, par contre, il y a rien à voir honte, là. Il y a rien à voir honte que ce soit un drum machine dessus. Parce qu'il sonne excessivement bien. Il sonne vraiment très, très, très métal. C'est mécanique, là, mécanique là, ça me metal, sonne, Ça va très bien avec le style qui est mechanical cyber de f r e e Factory. Mais il reste que je suis déçu que Gene O'Glenn ne soit plus là. Gene O'Glenn a l'air d'avoir beaucoup de misère à conserver sa place au sein d'un band o u Parce qu'il y a peut-être énormément de demandes. Il、euh... doit avoir énormément de demandes ou il est peut-être très exécrable aussi. Sait-on、oh, jamais. Aussi, pas de souci, peut-être. Mais bon, il ne reste pas longtemps avec des, des formations, généralement. Il v se... a i l m e je... peut-être pas ça non plus, rester longtemps avec des f o r m a i o n s C'est possible. Il y a peut-être mieux.、Euh... Ah,、oh, c e s t ça, c'est fait, on va essayer d'autres choses. C'est p a s s i b l mais t'as raison, il y a énormément de demandes, de demandes parce que c'est quand même un des meilleurs drummers métal au monde. Bien, dans le métal, je v dire, moi, personnellement, je trouve que c'est le plus droit. C'est le plus droit, probablement. C'est un de ceux avec lequel la formation avec qui il va jouer. Je me rappelle la voie Vue、euh, vu au m a c u i s a r d ici,、euh, quand il est avec、euh, Almighty Ponge i Drunk. Oui. Puis, il le voit juste faire le check sound, faire les parades et d'un, la 240, avec <rire> ses、ouais. bass drums. J'en revenais tout simplement pas.、Oh oui. dit, Pour pas lui, lui c'était comme on se réchauffe. Ah, oui, on fait juste se réchauffer. Oui,、oh、absolument. Tu sais. Mais bon, il reste que maintenant, Fear Factory, c'est Burton Sebel, l Dino Casares, avec des musiciens de studio. Et c'est Rice f a l l b e r g qui était le producteur de cet album. Rice f a l l b e r g c'est la tête dirigeante, d'ailleurs, entre autres, de Frontline Assembly. Front Donc,、euh, ça l'explique le pourquoi du très mécanique, du très viscéral, si on veut, du très cyber de cette histoire-là. Et cet album-là, moi, je dois dire qu'il m'a plu énormément. Ben, tu vois, moi, à ma première écoute, j'ai été comme dérouté. Là, là ben, je me demandais, voyons, qu'est-ce qui se passe. Avais-tu suivi la carrière de Free Fire News depuis le début? Je connaissais certaines pièces d'à peu près tous les albums, mais tu sais, pas tous les albums au complet. Ben, tu sais, je dis, voyons donc, c'est donc bien rendu comme mécanique, vraiment.、Euh... Ben, écoute, ils sont revenus avec un aspect beaucoup plus sauvage qu'ils avaient abandonné、ouais. dans les derniers albums. Ils sont revenus plus à cheval entre, je dirais, Soul of a New Machine et t h e Manufacture. C'est vraiment très agressif par moment. C'est très,、euh, comment je dirais, effectivement, c'est très mécanique, mécanique, mais très méchant.、Mm. Donc, on va se taper trois pièces du dernier, du dernier album qui sortait aujourd'hui même s u r l'étiquette Candlelight, soit les trois premières pièces, The Industrialist, qui est la pièce éponyme, Recharger et New Messiah, Fear Factory. コーン、Sublime with r o m No Use for a Name、Bad Religion、a s l a t e d y i n g o d Redance、o l d f i n g e r Face to Face、Dream Theater、The Exploited、The Devil Wears Prada、War、Suicide Silence、e a l Big Fish、Protest the Hero、Boy Bud、u r Machin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 C'était Fear Factory et les pièces suivantes, New Messiah, qui était précédé e de Recharger et en ouverture d'album, The Industrialist tiré de l'album du même nom, qui est paru aujourd'hui même sur Candlelight. J'espère que ça vous a plu parce que moi, c'était le cas et ça risque fort que vous réentendiez au fil des prochaines semaines d'autres pièces de cet e r n i e r a l b u m de Fear Factory. Ceci étant dit,、euh, Ah oui, je lui ai donné un 9,5 sur 10. Ça es me surprend pas. e p a s effectivement. <rire> il n'y a pas de parti pris pantoute. Non, non, ben écoute, il y a des albums que je trouve quand même pas mal b o c h e là. Digimortals, cet a l b u m l à je lui ai donné un maximum de 5,5 à 6.、Là. Mais bon, c'est un bon ban, d qu'est-ce que je te dis, e、euh, moi, c a n d i m e m e n t j'ai donné un 8 sur 10. J'ai hâte de voir ta chronique la semaine prochaine. Probablement,、ouais, ça va être 9, là.、Euh... Oui. J'ai hâte de voir ça. Euh, tout à l'heure, je vous présenterai le nouvel album de Marduk. J'aimerais que tu nous parles de cette chronique qui est le Diablo Swing Orchestra. o u i c'est pas pour tout le monde, ça. J'aimerais, parce que je connais pas du tout.、Hein. Ben, si t'aimes pas le jazz en partant, au biseau. J'aime le jazz. Bon, c'est du jazz swing. OK. Mélangé avec du métal. Donc, t'as le côté swing. Le côté jazz et le côté métal. Non, mais le côté. <rire> c'est vraiment en swing. Mais avec un son très métal.、Okay. C'est sûr que certains, c'est pas de dette, c'est pas.、Euh, c'est une, une fille qui chante, là.、Okay. Elle、euh, a vraiment le style,、euh, le style qui va aller,、euh, style pin-up des années 50, 60. Là,、euh, ok, o u i ouais. C'est、ouais. un genre de vocal comme ça, avec une musique pour moi le plus pesante, mais vraiment comme des. La batterie qui va faire des samba jazz, des, des, des trucs comme ça. C'est assez, assez spécial. Là. As eu à, ça a eu l'air à te plaire, t e plaire. Moi, j'aime ça. Moi, Tout ce qui sort de l'ordinaire dans le métal, puis surtout s'il y a des, des genres de mix entre les styles, moi, ça me. Y a i l t u des brass là-dedans?、Euh, ça arrive qu'il y a des brass. e s Il y a même des bouts,、euh, ça tombe un peu plus symphonique.、Euh, tu as des, des violons. Il y a même une t o u n e ça fait un petit peu.、Euh, Style kill-bill quand il est j a p o n a i s q u i chante、ouais. pendant que tout le monde se fait buter. u e s p è c petit rockabilly bizarre. Ouais. Ouais, genre ça.、Okay. C'est un, un très bel amalgame de, de. On dirait, mettons, les années 40-50 à la sauce métal. Ça, ah oui. L'album qui s'intitule Pandora's Pinata. C'est pas le meilleur. C'est le, le dernier. Oui, ça, c'est le dernier. Le meilleur, c'est、euh, Butcher's Ballroom, si je e n me trompe pas. Le premier, ça, c'est 2003, je pense. Tu sembles avoir aussi,、euh, du moins minimalement, apprécié le dernier Sand Vitus. Ben, 7 sur 10, c'est correct. Moi, je l'ai vraiment pas aimé, cet album-là. Moi, j a i t r o u v é ça correct.、Okay. C'est un album que j'ai écouté d'un bout à l'autre. Il a passé quand même assez vite. Donc, ça, c'est une, une bonne nouvelle en soi.、Euh, parce que quand un album est long, est long, long, puis très long, ben, à un moment donné, moi, je Ou selon, puis je me tannais. Moi, celui-là, je me suis pas tanné. C'est pas un album que je vais réécouter fréquemment, mais il y a une couple de bonnes pièces, puis oui, ça fait un job. 7 sur 10, c'est correct. Bon. Un album qui porte le nom de Léla, ou tu vois, je le sais p a e l y F65. Effectivement. Autre chose. Non, c'est pas mal ça pour、euh, ce qui a été nos chroniques de cette semaine. Mais Saint-Vaito, je ne le présenterai pas ici. Tu Peut-être r é s n t e e s pas? une pas? pièce à l'occasion.、Ouais. Mais... Moi, J'ai été déçu. Bien, Écoute, ça n'a jamais été vraiment un grand ban, d mais ça a quand même été un des ban d s assez innovateurs au niveau de ce qui était d a u t r e C'est sûr et、là. certain que c'est très Black Sabbath. C'est très, ouais, très ben, années 70. Ben, justement, je pense que ce qu'ils ont fait dans les débuts était peut-être plus leur vraie essence. Là, ben, ou... Si vous, vous tripez un peu.、Euh, Stoner, un peu progressif,、euh, ses bars. Ça y est, y a Pale d e v i n e qui met en vedette、euh, Michael Arkefeld、euh, au Pet et、euh, son très grand copain de Porcupine Tree.、Euh, ils ont fait un band ensemble puis j e trouvé ça très intéressant.、Euh. T'as aimé le. le、bon, J'ai aimé le genre.、Ouais, C'est des genre. longues pièces avec des、euh, sons rock, avec des, des grands solos de guitare, avec、euh, vocales un petit peu a g r e s s i v e des années 70.、Euh, C'est vraiment cool. C'est vrai.、Bon. J'ai pas, pas eu le loisir encore, mais je pense que tu as, as semblé apprécier aussi le dernier album de Rush. b e n moi, j'ai pas entendu l'album. J'ai entendu、okay. une a i entendu une pièce. Une pièce l'album、mm. qui est le single, dans le fond. Oui, ça a l'air que c'est très bon. b e n moi, la pièce, j a i t r o u v é que c'était du Rush plus agressif.、Ouais. Je sais pas si l'album est tout comme ça, mais ça va être, être écouté. Oui, effectivement. Eh bien, il est maintenant 20h25. Vous êtes toujours à l'antenne de Sifou89-1, plus précisément à l'émission Réanimation. Et、euh, ta deuxième présentation de la soirée sera une formation que tu m'as donnée. En fait, tu m'en as dit que du bien. Ben, moi, j'ai bien aimé ça.、Euh, formation polonaise, qui a pour nom Centurion. Euh, font dans un dét、euh, très très brutal et pas très très gentil,、euh, comme seul toi peut les aimer, finalement. <rire> Donc,、euh, b e n q u i a un style de musique que je commence de plus en plus à apprécier et même à en faire mon cheval de bataille, en fin de compte. On va entendre trois pièces d'un album qui s'intitule Serve No One et c'est sorti sur. <coughs> ouais, c'est pas évident.、Hein? Oui, c'est vrai. m e n t pas... Ça, c'est le label. Je connais pas ça. Moi pis...、bon、non plus. On espère p o u r en revoir ce label. -là. Ben, c'est dur à prononcer.、Hein? Ouais,、bon, c'est dur. WMP,、ça. OK? WMP Records. Ouais, c'est pas payé ça. C'est moins、bon. compliqué.、Ouais. On va attendre les pièces Total Terror, Ego Ultimus Sacrilège. Et ce sera suivi d'une petite pièce de 10 minutes de Vector. Formation américaine que j'apprécie énormément. Et on vous rappelle que vous êtes toujours sur les, à l'écoute de la meilleure émission métal. Du mardi. Du monde entier,、oui. qui se situe, qui se, se, se commet le mardi assez fou entre 19h et 20h. C'est ça. Alors allons-y tout de suite avec Centurion tiré de l'album Serve No One. Voici Total Terror. Go!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 Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin!、Bah! Pour la 7ème édition, le Detox Rockfest est fier de vous présenter. Corn, Sublime with r o m No Use for a Name, Bad Religion, Asile Dying, Good Riddance, Goldfinger, Face to Face, Dream Theater, The Exploited.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 C'est fou pour l'écouter. 89 p o u i vous êtes assez fou pour l'écouter. Puis continuez comme ça. e f f e c t i v e m e n t 2 1 h 4 7 on vient d'entendre les choix illicites. De ce sinistro, ce pestilentiel gobelin. Eh,、hey, on vient d'entendre le. Ce qui a failli être mon choix numéro un de 2011.、Euh, qui, a est... oui. qui a été relégué à la deuxième position parce que Ghost, finalement.、Euh, avait pris la pole avait position. avait pris la pole position、euh, parce qu'aux États-Unis, ici, l'album e s t sorti début janvier.、Mm -hmm. Alors, on a entendu Vector, formation américaine, avec la pièce Cosmic Cortex, s'étirer de l'excellent album. Outer Isolation de 2011. Alors, comment avez-vous trouvé、euh, Centurion? J'ai bien aimé. Oui, J'ai bien aimé. C'est du d e t t qui bûche comme je l'aime. Ça rentre au poste. Oui, c e s t d e valeur, par contre, tu devrais penser à signer sur un autre label. Oui, mettons que ben, ça va peut-être venir. <rire> ça va peut-être venir. Parce que le label n'est pas bon, parce qu'il est imprononçable.、Ah, C'est ça. On a entendu les pièces、euh, Sacrilège, Ego Ultimus et Total Terror. C'est tiré de l'album Serve No One et c'est sorti en mars 2012 sur Wida w n i k t o m u z n i n a Psycho Records.、Ouais, Il a v a i bien r é v l é avec WMP. o u i c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est quoi, t e、euh... Non, oublie ça. Bon, oublie ouais, ça. Ouais, c'est ça. Bon, OK. Euh, 20h49. Bon, petite,、euh, petite annonce,、euh, vite fait comme ça.、Euh, réanimation, vous savez, on a tendance à être un petit peu plus lâche durant la saison estivale. En fait, on a tendance à être lâche à longueur d'année, mais encore plus quand la belle saison arrive. Donc, c'était la dernière émission. On se retrouve en septembre. Bonsoir. <rire> non, non, non. Euh, <coughs> la semaine prochaine, c'est le 12. Nous ferons l'émission. Mais moi, je serai en vacances la semaine suivante. Donc, l'émission du 19 n'aura pas lieu. Nous, repren nous reprendrons la semaine qui suit. Mais j a i pas de calendrier ici. Il que...、euh, y a pas de t e nu e ici. d On c il n'a pas de calendrier. Non. Mais、euh, si je ne m'abuse, c'est. Je p e n e que ça tombe le 19 après. Non, le 19, non, non, on a u r n o n ça va tomber le 26, je crois. OK. On sera de retour le 26 juin pour faire le dernier droit avant la période de vacances qui se terminera le 3 juillet, je crois. De toute façon, suivez-nous sur Facebook. Non, t u i v e z m o i pas sur Facebook, vous allez aller nulle part. Pas de oui, pas de oui. Tower nous a fait une belle page de réanimation sur Facebook. Oui, ça va ê t e i t é r a n On est capable de suivre ce qui se passe. Oui, oui. Mais je vous le dis, la dernière émission. Avant la pause estivale, la réelle pause estivale sera, je ne m'abuse, le mardi 3 juillet. Ce sera une émission à laquelle participera le Rockmaster Alain Lefebvre de l'émission Rock Classique pour nous présenter certains de ses highlights jusqu'à présent. Des h i g h l i g h t s Des hautes lattes. Des grandes lattes, des du grandes métal. Lattes, du métal et c e s highlights jusqu'à présent du métal. Donc, Alain sera avec nous pour、euh, faire cette dernière émission avant la période de vacances. Bon, on s'en p a r l e、euh, r a d'ici, c e t t e journée-là. <rire> d'ici ce jour. Oui.、Euh, ceci étant dit, on va continuer,、euh, musicalement. Cette fois-ci avec,、euh, des formations qui donnent un peu plus dans un trash depth, trash, trash depth, trash, trash, trash d e p t e Pour le、trash、compte, pour le compte, le compte, compte, pour, compte, compte le pour le compte, pour le compte, pour le compte. Donc, on va a t t e n d r e Marie v a l e n t Creation, Pestilence, mais tout de suite, on y va avec notre formation ici, je crois, qui est un Chouchoute. peu. Chouchoute. Chouchoune. Ouais, c'est ça. Legend of the Dam, d a m La pièce est u n d 1 0 d Still b u r n Do.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 21h04, on vient d'entendre à l'instant la très bonne formation Mallevalent Creation et la pièce Slaughterhouse. Tiré e de l'album Invidious Dominion, qui est paru en 2010 sur Nuclear Blast, c'est la plus récente parution de cette formation. J'imagine que d'ici la fin de l'année ou en début 2013, il devrait y avoir autre chose de cette formation américaine. Juste au p a r a v a n t nous avions Pestilence et la, la pièce Horror Detox. On le retrouve sur le bon album Résurrection Macabre qui est paru en 2009 sur Mascot Record. Plate que le suivant, celui qui est、Et、suivi, il... est un petit peu moins fort là, parce que c'était une très belle résurrection pour cette、oh、formation.、Oui. Mais bon, peut-être que le prochain,、euh, sait-on jamais. Bien, là, c'est comme le dernier, on va passer à un autre appel. <rire> on verra, mais qui sortent. Et、nous avons ouvert avec、euh, l e g e n d of the Dam et la très bonne pièce Undead Stillborn que l'on retrouve sur Sands of the Jackal qui part en 2007 sur Massacre Record. Ceci étant dit. Oh non, on ne tombe pas encore avec tes choix. Mais non. Non? On peut、et、dire des p i s t a c h e s avant. On peut parler de p i s t a c h e s On peut parler de p i s t a c h e s Oui, c'est vrai, tu as raison, on va parler de p i s t a c h e s Spectacle à venir ici, dans la région immédiate, soit à Mauricienne, et plus précisément à Saint-Boniface, le vendredi 15 juin. Formation A Perfect Murder, Mass Murder Messiah, White Owl Misery, Opless Nation Die Young and Pure. C'est une présentation trois-vierres métal, et c'est à l a r é n a de Saint-Boniface, qui est située au 1800, non, pas du tout, 188 rue Langevin, Saint-Boniface, bien entendu. Et c'est, comme je le disais, le 15 juin. L'ouverture des portes est à 19h. Le spectacle est à 20h. C'est pour tous et c'est gratuit. Troisième Metal Fest, 12e édition, se tiendra les vendredis 12 et samedi 13 octobre prochain à la Bâtisse industrielle. Ah, mais、sûr. vous le savez pas, cette année, il n'y a pas de bandes. <rire> ouais, On va passer juste des CD. <rire> et les 40 meilleures blagues de Sinistro. Eh oui! <rire> Donc, c'est bâtiment industriel au 1760 Avenue g i l l e s v i l l e n e u v e ici même à Trois-Rivières, ce qu'on appelle communément, nous autres, ici, le terrain de l'exposition. On ne peut pas vous en dire plus parce qu'il n'y a pas d'autres détails.、Mais、il n'y en a pas de détails. Il n'y en、bien. a pas. Peut-être qu'il y en aura un jour. On ne sait pas.、Ouais. Bon, ceci étant dit. La veille. Oui. Spectacles qui sont à l'extérieur de la région immédiate, soit principalement Montréal et Québec. Euh, jeudi le 16 août, c'est Into Eternity en compagnie de Single Ballet Theory, Rick Shaw et Car Chaos. C'est au Petit Campus le 16 août à 20h au coût de 15$ et 20$. Billet disponible sur、euh, admission. Creator, non. Et Accept, e、euh, Ben, dommage que le nouveau Creator soit pourri parce que、euh, moi j'aurais bien aimé ça. Allez voir Accept, e mais là vu Creator c'est ordinaire, ben. Écoute, même en show, Creator, c'est un peu ordinaire. Bon. Que... Donc, Creator accepte Swallow the Sun et groupe invité lundi le 10 septembre de 19h au Metropolis au coût de 30 et 43 et 34 78 plus taxes. C'est pour tous、euh, disponible via Ticketmaster. Nightwish et Camelot le 19 septembre au s e p s o m au coût de 50 taxes incluses via TicketPro. Hum.、Euh... Oh boy, David Townshend Townsh Project. e t Catalina. Et oui, plus Paradise Lost et Stolen Babies.、Oh, babies. Ça, band, Stolen c est, c est Babies. C'est ça, on cherchait comme ban d Stolen Babies. C'est bêté, ça. c flyer, Et s oui,、ça. si je ne me trompe pas, à l'époque où Michel l e faisait la brique et le fanal ici,、euh, qu'elle faisait juste avant,、euh, je ne sais pas si tu étais là, toi, à l'époque. Oui. Oui. Je me rappelle que. Un été, j'étais à Janima Seul, et puis、euh, je crois que c'est ça qu'elle avait p e n s é Je crois qu'elle avait qualifié, qualifié ça de musique de pierre à feu. Ben, Mais ça,、oui. je crois que ça faisait vraiment、oui. ça.、Oui, J'ai recherché ce nom-là par la suite. h o r r o r Metal Punk, o u a Oui, effectivement.、Bon. Stolen Baby, c e s t en plein ça. Donc,、euh, ils seront le jeudi 20 septembre de 18h10, hein, drôle d'heure, au Café Campus.、Euh, Euh, au coût de 23 et 28 taxes incluses via admission. Donc, c'est tout ça? Oui, effectivement. C'est pas très cher? Non, c'est effectivement pas très cher. Epica! Ah, s o l w o c k p a s t e r va aller voir ça, j'en suis certain. En compagnie d'Airstorm, i n s o m i u m System Divine et Destiny Potato. s i lent, là, ça? mercredi le 30 octobre. Ah, écoutez, 4 et 3, 3 et 3. Ça, c'est le demain, l à soir. Le soir, mon petit Jean. Mercredi le 30 octobre prochain, à 19h, au m é t r o p o l i s au coût de 26,9 et 40 et 43, plus taxes. Les billets à la porte VIP à 17h, qui sont au coût de 60 et 87, plus taxes, c'est disponible via Ticketmaster et c'est pour tous. Voilà. Le job is done. Maintenant. Maintenant, maintenant. Des élucubrations musicales. Auditives. Voilà. Eh bien. Toi, toi Sinistros, est-ce que tu te qualifierais comme étant、euh, quelqu'un d'intellectuel? Bon, peut-être pas au sens très large et très pétant et péteux du terme, mais oui,、euh, quand même.、Euh... Mais est-ce que tu es conscient que de vouloir s'attribuer minimalement le terme intellectuel, ça nécessite d'avoir un intellect? Mmh, non. D'accord, ok. Tu es intellectuel. <rire> donc, voici donc. Eh bien, je vais c h o i s i un petit bloc、euh, tendance légèrement、euh, blackish、euh, et détish aussi. Ah, ok. Avec、euh, certains petits bouts plus d'eau mais plus speed.、Ah, enfin, bon, un bon petit amalgame、euh, d'un、mmh. paquet de. De friandises, de, de friandises métalliques. métalliques c'est ça.、Voilà. On aura droit aux formations de la Grèce Suicidal Angels, que j'ai présenté、euh, l'album、euh, il y a quelques semaines. Formation qui se faufile partout.、Hein. Qui se faufile partout, partout, partout, <rire> dans tous les orifices. <rire> On aura la pièce Face of God, de c'est tiré de l'album Bloodbat de 2012. Nous aurons également le clone de Dissection, et j'ai nommé les Allemands de Tulkandra. Nous aurons les Finlandais de No When, nous aurons les Américains de Midnight et les Néerlandais de Asphyx. Alors, sans plus tarder, allons-y avec Suicidal Angels, Face of God. Et ça tourne! Et ça tourne à réanimation!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 C'est assez fou pour l'écouter. 89 ans. 21h30, Sinistros. Hey, ça va être à toi qui va incomber de, de finir cette épouvantable、euh, émission. Je suis pas sûr. Pas certain. Comment ça? Ben, allez, on verra tout à l'heure. Bon, on verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure. Hey,、euh, on verra tout à l'heure. Ben, je sais pas, mais je pense qu'on qu va le savoir.、Là. Hey, qu'est-ce qu'on a entendu là? là? Ben, a plein d'affaires bizarres. OK. Hey, ça m'a fait plaisir. On ben, se revoit tout bon, ben, à la semaine prochaine.、Mmh. Salut. <rire> <rire> on vient d'entendre la、euh, formation des Pays-Bas,、euh, Néderlande.、Euh, oh, q u i Appelez ça comme vous voulez. C'est ça que ça veut dire, NDL. NDL,、ah. Notre-Dame de Lourdes. Oui, c'est ce que j'aurais、ouais. cru. Ouais. Formation Asphyx avec la pièce Off Days When Blades Turn e d Blunt. C'est tiré de l'excellent album Death Hammer qui est paru plus tôt cette année ouais, sur cool, Century Media. J'ai bien aimé ça. Oui, très bon. On a eu Midnight avec la pièce Black Damnation. C'est tiré de Satanic Royalty. Et c'est paru sur l'excellent label Hell's Headbangers en 2011. Nous avons eu No Win avec Path of Destruction, série de Essence of Fear, et c'est paru sur Violent Journey Records plus tôt en 2012. On a eu les Germaniques Tulkandra avec Black Flags of Hate sur l'album Under a Frozen Sun sur Napam Records de 2011,、mm -hmm. et à noter que. En plus de ressembler、euh, étrangement à la dissection, bien, c'est le même gars qui a fait les pochettes. Ah oui? Oui, c'est le même,、yep. même, même. C'est pour ça que tout est. C'est un une dissection numéro 2. Oui,、oh, d'accord. Et on a commandé avec le. Commandé. commandé. On a commandé avec le. On a non, commandé, c'est une bonne d é c i o n o u x pour un,、ça. pour 29. Alors, on a eu Suicidal Angels avec Face of God, c'est tiré de l'album Bloodbat, paru plus tôt en 2012 sur Noise Art Records. Un Bloodbat qui se traduit, je crois, par bâton de sang.、Hein? Oui, c'est ça, c'est ça. <rire> c'est un nouveau super-héros. J'espère super que héros. Ouais, qu le monde n'y prenne pas tout au premier degré, hein, parce qu'on va en faire des, vraiment des incultes. Ni au second, parce que. Non plus, en fait, il Et... n'y en a pas de degré. Euh, ce vendredi, soit le 8, c'est la sortie du film Prometheus.、Mmh, ça promet. Ça tu as aimé les previews Oui. Moi aussi Oui. Vous êtes bien ben, Moi, je suis un fanatique de, de, de films de l'espace avec des vaisseaux spatiaux et tout le quai de c o m p l e t Les films de l'espace. Ah oui, j'aime ça. ça moi. Je risque d'être assez bien servi.、Euh. Non, ça a l'air d'être vraiment.、Euh... Ah, ben oui, je viens de comprendre.、Hein. Ah, ben oui, g a d o n Naomi Rapaz. Ah non <rire> Naomi r a p a c e mais c'est Ridley Scott hein, qui a quand même ouais, qui a fait ça,、ouais, donc ouais, ça risque d'être quelque chose. Les previews sont fort intéressantes. Et、euh, je dirais honnêtement que peut-être à prime abord, la seule chose qui semble vouloir m'achaler, c'est Charlie s t e r o n qui joue dedans. Je l'aime pas vraiment, elle.、Bon, elle、hey, fait un peu, ouais, c'est s r je trouve qu'elle fait un peu trop de catins.、Ouais, oui, joué,、ouais. ouais, mais c'est un film de science-fiction, il n'y a pas besoin d'avoir des catins dedans. Oui, mais il m'a fait peut-être une extraterrestre, tu ne sais pas, là. C'est pas avec un nom. Non, non, avec un nom comme Meredith、euh, Vikers, c elle ne peut pas faire une extraterrestre. Ok, d'accord. Mais ça sort ce vendredi.、Ouais. Donc, ça risque d'être assez intéressant. La Ridley、euh, Scott d'habitude,、euh, on ne se trompe pas. Non,、euh, généralement, c'est un bon cinéaste. Et bientôt, le 22 juin, c'est Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Ça, ça risque d'être assez intéressant. Oh oui,、oh, ça, ça va être weird. r a r e à p a p p o r t de ça. Je rappelle que le 3 juillet, c'est la sortie de Spider-Man The Untold Story, qui m'a plus ou moins pâté selon les previews. Qui sera suivi le 20 juillet par probablement ce qui devrait être、euh, l'attente box-office de l'été, c'est、euh, The Dark Knight Rise, le nouveau Batman. Et encore là, les previews, en fait, les previews que j'ai vus au cinéma il y a quelques semaines, Moi, laissé, vu, mais... pour laisser un peu perplexe, je dois dire. m a i s Je préfère de loin, des fois, que les previews t'en mettent pas plein la gueule. Ben, un peu comme John Carter, où tu trouves fois... toutes les previews é p o u v a n t a b l e tu écoutes u e film, tu fais, hein. c'est ça. Parce que tous les segments les plus punchants, les plus intéressants、mmh. ont été mis dans la bande-annonce, t arrives au film et il reste plus de contenu. Bon. Fait que peut-être que c e sera pas le cas, et je l'espère. 21h34, on vous rappelle que la semaine prochaine, il y a effectivement le 12, c'est-à-dire une émission de réanimation, suivie d'une pause, soit le 19. Donc, mardi le 19, il y aura une pause de réanimation parce que... Personne ne tente. <rire> oui, en partie, c'est pour ça. <rire> ben, c'est parce que je vais être dans, un, dans une semaine de vacances et j'aurai beaucoup de choses à faire, donc je ne pourrai pas me libérer pour faire l'émission. Ça paraît paradoxal de dire que t'es en vacances, t'as beaucoup de choses à faire, mais c'est le cas. Euh, donc, on reprendra la semaine suivante,、euh, c'est pas le, le 26, je crois. Je crois que ce sera le 26. Et nous ferons le dernier droit à aller jusqu'au 3 juillet, si je ne m'abuse, mardi 3 juillet, pour clore cette saison,、euh, je dirais printanière, si on veut, de réanimation, d'une certaine façon. L'été sera arrivé, là, mais bon. J'entends déjà dire, les auditeurs, ouais, mais pourquoi c e Sinistros, e l ne fait pas tout seul l'émission, lui Parce que c'est un, un incapable. Non, parce que le problème, c'est que si je commence à faire、Nistros. ça. n i s t r o s <rire> je, je risque d'y voler le show, pis u、euh, ah、il va revenir tout débalancer. Ben, je reviendrai peut-être pas. Je peux pas y faire ça, là. Non, mais peut-être q u e rendu là, tu vas avoir eu, eu acquis. De toute façon, avec les, les années, tu as acquis probablement suffisamment d'autonomie pour le faire, suffisamment qu'il y a un r i s que que j'aurais peut-être plus besoin de revenir. Tu vas être pogné avec le show. Ah, ouais, OK. e n ça t'entend-tu? Bon, Pas de ça. Ah, ç a v a i t J'ai encore gagné <rire> mon p o i n t Oui. <rire> je préfère encore me faire taper ça à la tête. Avec grand plaisir. <rire>、euh, donc, c'est ça. Donc,、euh, la dernière émission avant les vacances, qui vont durer, je dirais, un. Un grand, ou deux ans. Un, un, à peu près. Un bon mois, certain.、Euh, va se faire en compagnie du Rockmaster Allé l e f è v r e qui viendra nous présenter quelques-uns de ses shows. C'est le l p u s grand succès. C'est le l p u s grand succès, effectivement. Comme Donnez-moi des roses de Led Zeppelin. Oui. Et、euh, donnez-en-moi moins d e Michel Louvain. C'est ça. Non,、euh, c'est le plus grand succès. <rire> Je l'imagine déjà, là. J'imagine qu'il doit être bien content d'avoir à p r é p a r e r ça.、Euh, qui viendra nous présenter, c'est probablement ses highlights là, de ce qui aurait été au niveau du métal jusqu'à présent en 2012 ou quelque chose du genre. Bref, ce qu'il u i tentera finalement, on lui laisse carte blanche. o s et... cartes n o i r e pour t é es c u r e r Non, j'en ai parlé. Non, ai... ben, il dit, c'est quoi le spécial ce fois-là? Ben, je dis, il n'y en a pas vraiment de spécial. Fait que je v e n a i e comme d'y montrer le chemin que ce n'était pas du black cette fois-ci. Ça、tu、va être s p é c i a l s quand Ben, non, ben, é c o u t e s'il y en a du black, il y en aura du black, pardon, micro. S'il y en a, ce n'est pas plus grave que ça, mais je ne pense pas qu'il va faire un spécial là-dessus. Eh,、anyway, mais oui, ça va être son heure à lui, il fera ce qu'il voudra avec. Je <rire> ne suis pas plus regardant que ça, là. Quand c'est un autre, toi, ce n'est pas pareil. Avec moi, c'est sûr que ce n'est pas pareil. <rire> Euh, le 25 juin, c'est la sortie du nouvel album de Gojira, L'Enfant Sauvage. Le 3 juillet, c'est le nouvel album de Nile. Et le 31 juillet, ce sera Narc m i s t i m Un nouveau Narc m i s t i m J'ai hâte de、euh, voir comment ça va sonner. Ben, puis, en espérant qu'il garde le, le, le côté、euh, bonne sonorité, parce qu'il y a des albums que ça sonne un,、euh, ouais. un, un petit peu poche, là. Ce sera à découvrir à la fin juillet. Les deux juillet. derniers albums、euh, de la série Black Metal、euh, Part 1 et 2, c'est très, très bon. Bon, c'est-à-dire à, à la fin juillet. 21h38, ans, 38, je l a d i t ce n'est pas régulier et loin de l'heure que je le fais. Tu te sentais fiévreux? Je le suis probablement encore. J'ai comme l'impression. Bon. Moi, personnellement, je vais te dire, en toute honnêteté, Honnêteté. Honnêteté, oui. Honnêteté. Ça, c'est un peu moins honnête, hein? Non, j é a i s très t menteur, mec. o u、euh, i d'accord. Oui, gars, ça rallonge. Oui, Pinocchio. Oui, Pinocchio, j'ai pas aimé ça, p a s n t o u t Tu l'as pas aimé? Du tout, du tout,、okay. du tout. C'est exactement le genre de black metal que j'aime pas. Ben, tu vois, on se rejoint quelque part. Parce que le black, tu sais ce que j'en pense、ouais. généralement. Et pour une fois, c'est le genre de black que moi, j'aime. Ah, tu vois, moi, c'est. Je trouve que c'est. C'est une corde de bois juste pour faire de la musique. Qui fait ouais, ben, c'est peut-être peut ça, ce que j'ai aimé. C'est que c'est assez、euh, plein, ça s'est bien、mm -hmm. garni. Je trouve que ça sonne pas vraiment. Non, non, c'est sûr c'est pas ça... rien, mais moi, j'ai jamais été un fan de Mardoc. Moi non plus, honnêtement. honnêtement Je te dis pas que c'est pas bon, mais moi, ça m a c c u p e Mais regarde,、quoi. moi, personnellement, je dirais que c'est pour moi le côté correct du black. OK? J'ai deux ou trois albums. Je suis pas vraiment porté à écouter ça,、mm. Celui-là, peut-être plus. Honnêtement, je vais peut-être plus être porté à l'écouter à l'occasion. Ben, allons écouter ça, pis... Moi, j'ai donné un 7 sur 10. En ce qui me concerne, c'est fort pour du black. Ah, il y aura pas plus que ça,、moi. Bon, c'est l'album Serpent Surmount qui est sorti, e、euh, n en fait, il y a très peu de temps, qui est sur l'étiquette Century Media. Il est disponible aussi en LP, mais il est assez cher. o n On va écouter trois pièces. sorti de cet album, c'est-à-dire,、euh, la pièce d'ouverture sur Prince Armand, qui va être suivie de Messianic Pestilence et de Souls for Belial. Marduk. Pas ça, toi? Ben, c'est pas que j'aime pas ça, ça me. Ça te ça fait, fait ni fait chaud ni fret, e là. Ni chaud ni fret, ok. Moi, je sais pas, là. Puis encore, je dirais que je pense que je l'aime plus. C'est du blast beat、euh, dans、ouais. le tapis.、Euh, i s、ouais. J'aime autant du grain, finalement. Euh. Ouais, c'est bon, du grain, mais pas tout, pas, pas tout le grain. Pas le mais、bien. ça, je trouve ça vraiment bon. Euh, Marduk e t、euh, trois pièces tirées du dernier album Serpent s e r m o n t qui apparaît sur Century Media. Les pièces étant Souls for Belial à l'instant, précédées de Messianic Pestilence. Et en ouverture, pièce éponyme, Serpent s e r m o n t Moi, j'ai bien aimé, pis je pense que, je pense que je vais aimer ça de plus en plus. Bon. T'as rien de switcher. Non, je pense pas que ça arrive. <rire> je penserai pas que ça arrive. Honnêtement, ça me surprendrait beaucoup, mais à l'occasion, ben, faute de pain, on mange la galette. Eh oui. <rire> <rire> la galette de Sarrasin, Louisville. Oui, c'est、ouais, ça. Comment il s'appelle déjà le pain Sarrasin?、Ouais, ouais. mmh. Le pain e sert à rien. Bon, OK. 21h53, ça tire vraiment sa fin. Bientôt 54. Euh, et, euh, moi, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire que la semaine prochaine, il se pourrait que peut-être que je n'ai pas de spécial. Bon, c'est pas grave, a Non, je sais. Alors, ça... si vous êtes vendredi, on vous dit à mardi. Sinon, à vendredi pour la reprise. Oui, parce que Réanimation est en reprise sur les zones ici même assez f o u De les... 20h à 23h. Oui, c'est en plein ça, tous les vendredis. Donc,、euh, c'est pour la période estivale, du moins jusqu'à preuve du contraire. Et euh, si euh, on se retrouve pas la semaine prochaine, ben ça sera pas plus grave que ça. Mais non, on va être là! On va être là la semaine prochaine. Je dis ça, j'aurais peut-être un album à p r é s e n t é mais j'ai pas encore fait vraiment mon choix. Oh, moi j'ai peut-être des trucs.、Euh... Ben, t'as toujours des trucs. Tout le, le temps, tout, tout le, le temps. temps. C'est pas que ce sont bons tes、euh, trucs. Mais c'est、voilà. pas grave. C'est des trucs. C'est pas ça l'important. Dans là, là, le fond, nous autres, ce qu'on fait, c'est remplir du temps. On de remplit temps. Des, des, des cases et. C'est ça, pour meubler le temps. Oh, si on a un bloc de 18 minutes, à g a u C'est h ça. <rire> on va se laisser avec une dernière pièce qui est tirée du dernier album de Six Feet Under, l'album étant Undead, album que j'aime beaucoup. Pour les raisons submentionnées, il y a de cela quelques émissions. La pièce est en Missing Victims. Et、euh, sur ce, on va se retrouver la semaine prochaine pour quelque chose d'outil rocambolesque et peut-être même de plus irrévérencieux, sait-on jamais.、Ouais. Sur ce, ben, allez tous vous, vous faire, faire foutre. foutre. Yo!